Bonjour, vous êtes toujours en direct avec euh, Anjeta Igratia, 90.5 et, 90 et 89.7 FM, avec euh, Fabrice moi-même. Et euh, donc pour cette reprise d'émission, euh, dites ça truc, et nous avons euh, notre ami Frédéric qui est ici. Bonjour, euh, donc, euh, bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice. Tu vas bien Oui. Tu as passé de bonnes vacances depuis euh, Oui. Bon. Et nous avons donc euh, juste à côté de toi, nous avons Noura. Bonjour Noura. Bonjour. Tu vas bien va ouais je vais bien. Alors euh, Noura, on ne te connait pas, tu vas un petit peu euh, te présenter euh, dans cette, première, cette reprise de d'émission 2011, donc euh, tu écoutes d'où tu viens et je te présenter un petit peu, tranquillement Ok, Alors, je m'appelle Noura, j'ai 31 ans, je viens de Bergerac, je suis originaire de Paris et puis euh, voilà D'accord, donc tu euh, l'hébergeras quand Dordogne Oui, oui, euh, dans le 24100. D'accord, donc tu sais là l'émission va être sur le logement un petit peu, là on va parler euh, pour cette reprise d'émission un petit peu des résumés de ce qu'on a fait. Et donc euh, le sujet euh, du logement. Euh, toi, tu es par particulièrement tu es logé en HLM En privé. En privé, privé D'accord. Bon, et ça se passe bien Ouais mais la vie est très et dure La vie est difficile ouais. bon Tu nous expliqueras ton parcours On va reprendre Frédéric ici Alors Frédéric On a fait les émissions euh, Passées euh, du mois de juin Juste avant les grandes vacances Juste avant les grandes vacances mmh. Et donc euh, bah, on, on, on, on on parle de tout ça Juste après ce petit son que je vous ai préparé De Gossapidi euh, Gossapidi A tu ave está de, egiten, y llegué a debo, aparicana de el chagabe, aparicana el chagabe, puchean que se festean televista debo, culebroyeta, amonaveris culebra, haytona debo, culebroyeta, amonaveris culebra il y a Voilà, vous êtes toujours euh, à l'écoute dans Quetangratia avec euh, Fabrice sur euh, 90.5 et 89.7 FM. Et euh, nous avons pour cela ici donc Frédéric que euh, je disais tout à l'heure juste avant euh, ce petit son. Donc nous allons un petit peu résumer les émissions ce qu'on a fait euh, l'an dernier donc à partir avant, avant avant les grandes vacances du moins. Voilà. Président oui. Voilà, donc euh, en juin, on va commencer par la dernière. En juin, on a parlé un peu des difficultés euh, à accéder à le logement. Oui. Voilà, tu t'en souviens. Donc au téléphone, on en avait eu euh, des associations, on a vu également l'association des ingénieurs qu'on téléphone, qu'on remercie encore euh, infiniment et on avait eu euh, Nathalie Euh, qui était euh, de la Vienne, de Châtellerault, euh, euh, qui qu'elle fait euh, le témoignage de, de difficultés qu'il y avait ici, dans cette région au Pique basque comparée à la Vienne. Voilà, ça c'était euh, les propos, euh, deux essentiels sujets qu'on avait eus pour euh, se relonger. Euh, et nous avons eu, bien sûr, euh, vas-y Nous avons eu aussi un euh, responsable, euh, Jean-Pauvéda, euh, qui s'occupe du bureau information de venez Voilà, pure information jeunesse qu'on remercie, euh, qui est sur place ici, sur la mairie d'Andaï, sur la commune d'Andaï, pardon. Voilà, euh, donc, c'est à 7 juin, pour les émissions du mois d'avril, nous avons parlé aussi d'une euh, interview qui a été faite par toi, Frédéric, le Secours Populaire, hein, au profil de la langue basque, du je pense que c'était ça, non Il y avait marqué, euh... ouais, en faveur de la langue basque, c'était euh, le sujet, non explique une autre petit peu alors c'était euh, le secours ca catholique qui avait fait une, une mission qui s'est allé dans un, dans un autre pays voilà aux philippines ouais. voilà Et après il y avait une autre, un autre sujet c'était pour la, la Corrica c'était là la, ah. la course en faveur de la langue basque. D'accord, même voilà, on l'avait fait dans les mêmes sujets en ouais, fait, c'était pour vrai. cela, on l avait fait dans les sujet mais au mois d'avril ouais. et au mois de février, donc, là, cette fois-ci au mois de février, nous avons parlé de l'essor basque, ouais. toujours toi qui étais sur place au niveau, à l'arrivée, je me souviens, tu avais fait un petit peu l'ambiance au niveau de l'arrivée euh, pour cette course basque, euh, voilà, c c ce sont les trois derniers sujets qu'on a fait, euh, voilà. Alors, nous sommes toujours en direct sur Antieta -Giratia. nous avons ici Nora... Alors Nora, oui, tu vas bien Oui, je vais bien. Ok, qui okay, en vacances ici, uh, dans la région d'Andaï. Puis en uh, ça se passe bien tes vacances oh, Oui, très bien même. Ma... ouais Bon, alors, petite comparaison vite fait, bien fait. Euh, on va parler chacun de nos expériences un petit peu, pour cette première reprise. Euh, Nora, première impression sur la commune d'Andaï, comparée à ta ville actuelle Tu nous dis un peu plus sur ce que tu penses d'ici sur... Euh, la ville, comment elle est, comment tu vois, comment tu ressens cette région, notre pays Ouais, bah, le paysage est bien, mais euh, au niveau de, du travail et euh, des logements, c'est euh, c'est pareil que Bergerac, hein. Ouais. exactement pareil. Pourtant, c'est pareil, il n'y a pas de... Ouais, D'accord. Ouais. Frédéric, tu vas l'habituer <rire> euh, Moi, je suis... Euh, euh, bon, il y, y a quelque chose qui a changé, mais bon, c'est... voilà faire un peu plus d'efforts quoi d'accord mais c'est pour cela que nous créons ces émissions euh, donc s'tru droit à la parole par parole, parole. Euh, chacun doit s'exprimer ici je suis là un petit peu pour mettre les points le point sur la table aussi peut un peu euh, pour un peu tout ce qui est un peu trop derrière et mettre un petit peu en avant les sujets qu'on n'entend pas ou que les gens n'osent pas parler voilà donc euh, ça c'était euh, c'était pour cette reprise d'émission À venir on va parler donc euh, on avait décidé hein, on avait décidé de parler des émissions thématiques' de rien à voir on'en pourra que ça. émission thématique sur le social le lelongement etc donc n'hésitez pas si vous avez des, des sujets n'hésitez pas bien sûr vous pouvez bien sûr euh, nous contacter venir nous rejoindre euh, parmi mes équipes euh, interagir que ce soit pour une émission euh, si vous avez des, des, des sujets euh, à faire parvenir voilà Euh, sur ce Frédéric je crois que tu avais une date euh, oui. ah ben, on, va, on va on va faire déjà on va présenter les dates on va faire comme ça vient comme ça Frédéric il avait des dates à nous présenter par rapport à notre euh, centre social et le centre social d'Andaï qui organise euh, euh, par rapport à la sécurité routière une journée ce serait le 26 novembre au centre social d'NZ pour la démonstration de tout ce qui est euh, code de la route et Euh, ouais, voilà. C'est donc pour les deux roues. Voilà, c'est pour les, les vélos, les, mon les scooters, mon billet. Voilà. Même billet, au billet électrique, peut-être une moto. <rire> ouais, moto, voilà. C'est bien, bien d'accord. OK, et on se fait une petite pause musicale. On se retrouve juste après euh, vous êtes toujours en direct Bonjour. avec Fabrice ici à l'antenne. Egaligavecou <musique> Egala sol i cabecó Quero aren master ir a ganar Juan el ámbel dourada en paranza desert itzaguari loa hago dio laister ega eco Thank <laughs> you. Vous êtes toujours en direct sur Antjeta Gratia 90.5 et 89.7 FM, euh, voilà. Et ici, euh, je disais, dans nos studios tout à l'heure, nous avons ici Frédéric Emura. Oui, bonjour. Ça va Depuis tout à l'heure, après cette petite pause musicale, Frédéric, oui ça va beaucoup mieux Oui. Moins stressé Bon, on va commencer par Noa, la plus euh, la plus nouvelle d'ici, de Nora, qui donc euh, qui me disait qu'elle était en vacances ici, sur la région du Pays Basque et euh, donc un petit peu qu'elle nous disait que c'était à peu près la même chose que Noa qui est dans le c'était à peu près euh, pareil. Hein. Oh oui. Voilà. Et donc Noura qui va, Nora, qui va nous, un petit peu nous dire, euh... va un petit peu nous parler euh... de ton parcours au niveau du logement et euh, d'où tu l'habites. Et après, euh... voilà, tu, tu nous expliques un petit peu tout ça tranquillement euh, à nos auditeurs qui nous écoutent, bien sûr. Et euh, on aimerait savoir aussi un petit peu le, le prix de ton loyer à peu près approximatif pour la superficie de ton appartement. ça va être très important pour faire les comparaisons tout à l'heure. Tu verras pourquoi. Donc on t'écoute. Bon, ok, ben, je commence. Ben, sinon, je suis originaire de Paris. Et euh, c'est vrai que la vie a été un peu dure pour moi. Parce que pour trouver un logement... Euh, sans travail, sans rien. J'ai vécu dans des foyers pendant plus d'un an. Et après, il y avait plus de place. Alors, du coup, ils ont dû me mettre dans des hôtels. Et j'ai vécu même à la rue, dans les escaliers, dans les gares. Donc, très, très difficile le parcours. Ouais, très difficile, ouais Un parcours difficile. Euh, donc, tu disais que tu étais donc, pour te reloger difficile parce que tu n'as pas de travail. Voilà, même pour se loger, parce que, bon, euh, en priorité, c'était euh, les couples avec enfants. Et euh, puis, voilà. D'accord. Euh, et donc, depuis, ça va un petit peu mieux ouais parce que, bon, ouais, OK, on a logement, mais au niveau du travail, euh, tu trouves à Bergerac des boulots saisonniers de une semaine, 15 jours. Mais... Euh, la vie, elle est dure, très dure. D'accord, d'accord, d'accord. Frédéric, tu veux un petit peu... Moi aussi, moi, c'était... Moi, euh, moi j'ai la chance d'être épergé par ma maman, parce que voilà. C'est... Euh, même euh, sur Andail, euh, par rapport au, à la liste des temps des HLM, c'est euh, très dur et... Il faut pouvoir euh, avoir un dossier qui qu'il soit... et demande beaucoup de papier quoi. D'accord, oui. Tout à fait. Tu nous disais, dans les premières, premières émissions, je me souviens, au début, quand tu es arrivé euh, sur la région, tu as vécu, donc, dans un camping aussi. mais voilà, j'ai... Ça n'a pas, pas été facile. Euh, J'étais dans un camping pour pouvoir euh, euh, être résident sur Antailles, parce que je suis je ne suis pas d'anticipe, je suis de Pau. Donc... Euh, la loi exige euh, à des personnes euh, qui soient pendant trois mois dans une ville pour pouvoir être euh, résidenciers. Euh, ré euh, voilà. Habiter et avoir un logement fixe voilà. sur la voilà. commune. Sur la commune. Ça, donc tu es, resté, euh, es venu, tu as habité dans un camping pendant trois mois, donc c'était oui. le passage obligatoire. Oui. Résidence trois mois. Euh, sinon, au-delà des trois mois, au-dessus -au des trois mois, tu pouvais pas avoir de résidence. Tu non. Tu pouvais pas être habité sur Andai. Non. Il fallait... Euh... Mais uniquement en tant que particulier ou euh, tu parles au office HLM Ce euh... euh, soit particulier et HLM aussi. Ah bon tu ouais, euh... une loi. Ah bon D'accord. Donc si je suis particulier, je n'ai pas droit toujours te un appartement parce que ça fait pas trois mois que tu été sur la combi d'Andaï. Voilà. Ah bon Même si... Ah bon, bon je... voilà. Une nouvelle... Bergera euh... qui font pareil. Hein. Voilà, vous avez dit que c'est quoi Bergera qui font pareil. Hein. Ouais. Voilà. C'était pas... Euh... Ça fait pas trois mois tu es euh, dans la ville et eh bah euh, ils te donneront pas d'appartement ouais. c ça c'est une, une, loi, ouais, une loi, bah, voilà. bon, Moi, j'apprends des trucs vous voyez. j'apprends des choses en même ouais. temps c'est pour ça dans l'émission et de ça truc voilà et euh, ben on a pris quelque chose aujourd'hui et donc frédéric après ton parcours donc après il me semble aussi bien passé oui parce que bon j'ai l'aide quand même de la mairie qui est' euh, qui ont fait un papier avec l'aide aussi de euh, du responsable du, du camping qui a fait une lettre euh, aux hlm pour avoir une alors je montrement voilà c' grâce à ça d'accord d'accord suite aux trois mois ça a été après puis là voilà, ça passé mais les trois moisvancé bon, pas dans un camping avec une tente c'est pas évident Il faut pas penser en septembre octobre c'est pas le même Le même climat coûte euh, au juillet. Oui. Voilà. Ouais. Un, un parcours très dur aussi. Et tu travaillais à cette époque-là euh, Non, je ne travaillais pas. Donc, tu nous venais de Pau. Oui. Tu t'es installé sur Handaï. Oui. On t'a demandé d'être sur un camping. D'avoir un minimum de résidence trois mois sur Handaï. Voilà. Pour euh, avoir un logement fixe à, ton, à, à votre nom, à votre voilà. domicile. Quoi. Oui. A domicile fixe. Bon. Euh, donc, l'impression là maintenant. On va revenir à ton impression. C'est l'impression que ça t'a fait peur de qu'elle oui. avec ta mère. Oui, pote, pas, tu sais. Et donc euh, tu as eu une mauvaise impression quand vous venez à la commune d'Andel spécialement non, non. non parce euh, tu savais que c'était la loi ça. Voilà, tu savais que tu devais passer par là. Oui. Comparé à Noura donc que oui. elle toi dans ta résidence résidentielle euh, tu habites dans euh, Bergerac. Oui, fait. tu avais des difficultés à te reloger. Voilà, donc, ouais. ça c'était différent parce que tu avais pas de travail. Ouais. Donc tu es mariée Oui je suis mariée voilà, euh, Et euh, ton mari ne travaille pas aussi Non non non pour, bah, Il a fait euh, au mois de octobre euh, les vendanges pour 15 jours 3 semaines et là il n'y a plus rien D'accord Donc là parait de re, rencontrer des difficultés bah, On a l'intention de partir bah, voilà On est en allé revenir parce que euh, nous l'émission euh, précédente c'était sur le relogement Il en disait que les jeunes partaient de la commune euh, actuelle. Euh, donc Nous, on parlait essentiellement d'Andaï, puisque je suis d'Andaï, et euh, j'ai connu, moi, cette période de difficulté. Donc, euh, si je crée ces émissions, c'est pour aussi euh, dire qu'il y en a marre. Et puis, on n'a pas forcément envie de partir de la commune. Notre pays, on l'aime. Et, euh, et ça, on compte y rester. Mais malheureusement, si... Euh, Euh, l'accès au logement est difficile euh, et pour le travail on, on sera forcément à un moment donné euh, obligé de partir moi ça fait maintenant 38 ans je suis sur la commune de Handail je suis originaire de Saint-Jean-de-Luz et euh, bon, je me rends compte que depuis euh, maintenant 3 ans c'est très difficile ici sur Handail honnêtement depuis 3 ans maintenant euh, ça devient très très très difficile euh, ça c'était les principes euh, fermations que je voulais mettre Euh, il devait y avoir une troisième personne qui n'est pas là donc euh, tant pis je, je, peut-être qu'il y amènera d'ici la fin de l'émission allez ça fait 38 minutes que nous sommes ensemble bah, toujours en direct sur Antjeta Iratia avec euh, Fabrice euh, Noura oui. et euh, Frédéric je sais pas si tu as quelque chose à dire ou... non pas rien de spécial <rire> ok très bien Sorio meco, e che onde pa, bada ama oean etsanean, aita gañeira eori, honorena xet, e karrizuen, es inori, aita gañean, mugi correta, amariketzan ageri, aita gañean, mugi correta, amariketzan ageri. Alors Noora, tu vas nous, nous parler euh, tu vas nous parler un petit peu cette fois-ci de ton parcours professionnel. Donc on, euh qui dans quel métier tu en as moi logiquement euh, je suis serveuse. À la base, j'ai fait serveuse, j'ai fait 3 euh, ans d'apprentissage de cuisine à Paris. Dans la restauration. Dans ouais, la... ouais, dans la restauration, ouais. Je Paris même. Ah, en banlieue, ouais. banlieue parisienne, ouais, ouais. Paris. Paris même euh toi par rapport à bon, Maintenant, moins quand donc quand donc, donc au au tu Non es... non aux assédics pour l'emploi. Es ouais. Quel est ta depuis quelques années en arrière On va partir sur 2 3 ans comme je disais tout à l'heure, tu as remarqué une différence d'emploi, de, euh, de manque de travail de euh, ouais, manque euh... de travail hein, ouais. Moi ça va faire euh... après j'ai fait euh, technicienne de surface euh, une euh, comment ça s'appelle une préformation pour passer euh, un petit diplôme À Bergerac. Oui. Et on m'avait dit ouais que à la fin j'aurais euh, du travail. J'ai trouvé oui, à temps partiel pendant deux ans. Et malheureusement, j'ai été licenciée économiquement et oh. depuis bah je trouve pas du travail. Oh. <coughs> bon, bon. <rire> Merci. Et Frédéric, alors toi au niveau de travail, je sais pas euh, comment euh, Moi, je suis au RSA. Oui. Et là, je pense passer une formation mais euh... Il faut avoir euh, l'accord euh, des sous du conseil général pour, euh, pour pouvoir passer la cour Donc, si ils ont assez de sous, je la les passer pour, faire le... <rire> pour trouver du travail. Si tu n'as pas de sous, tu reçois mmh. le chômage. Voilà. En gros, c'est ça. Mais, non, non, c'est le conseil général. C'est eux qui financent. D'accord. Voilà. Euh, quelle est profession quelle professions d'avant, travailler, avant d'être au RSA Quel est ton parcours e euh, il formation... toujours été au RSA où tu as travaillé non, formation des ministères ouais. et j'ai commencé j'avais 17 ans à travailler d'accord tu étais dans quoi euh j'étais employé à la technique technique en usine usine d'accord et après j'ai travaillé dans la j'étais de, de meubles d'accord donc deux cas différents ouais. comparé à noura bon oui. la restauration euh, l'usine plus manuelle tout ça Euh, toi tu as remarqué un changement au niveau du, du du travail une baisse de travail une crise ouais ouais, ouais beaucoup j'ai ouais. beaucoup d'intérim maintenant ils sous les, les, euh, les employés les employeurs beaucoup d'intérim et ne font plus les à l'année quoi. Euh ils s'approchent quand ils ont besoin. Moi je quand j'en ai besoin. Bon, alors justement puisqu'on parle d'intérim, on va lancer donc le sujet de suite parce que ça ça va intéresser les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Euh, l'intérim tu trouves ça bien toi tu trouves ça pas bien quels est euh, euh, les avantages et les inconvénients de l'intérim par exemple pour toi mais moi les, les, à titre personnel hein, bien sûr l'avantage c'est que euh, on peut avoir plusieurs euh, par rapport à l'intérim on peut avoir plusieurs euh, plusieurs employeurs plusieurs pour voilà. si on arrivait pas à trouver dans, dans quelque chose on peut faire autre chose quoi D'accord. C'est selon, selon ce qu'on fait quoi. D'accord. Pour ceux qui veulent pas rester tout le temps au même endroit quoi. Voilà, c'est stable. Voilà, ça permet de, de bouger un peu de, de pas toujours le même avoir le même employeur pour ceux qui aiment pas et il y a des gens qui sont pas qui aiment pas rester tout le temps dans le même employeur. Voilà. Merci. Et toi en par rapport à la euh, moi je trouve c'est bien parce que genre j'ai travaillé il euh, euh, y a un an de ça la truffe. Euh <rire> vraiment euh, ouais, bon, bon, je suis pendant ouais, 4-5 mois <rire> Et donc, tu as travaillé en intérim, tu disais. Oui. Et donc, ça apparaît, comment tu trouves le système de l'intérim Donc, on va pas citer aujourd'hui, on va pas citer de nom, rien. Non, non. On veut juste savoir le fonctionnement de, la, de du Tu vas nous citer euh, le fonctionnement de l'intérim. Comment tu trouves le fonctionnement de l'intérim Puisque c'est la nouvelle mode aujourd'hui. Donc, on veut savoir, est-ce que tu aimes Qu'est-ce qu que tu trouves de bien et de pas bien dans ce système Bon, avant euh, moi je trouve c'était bien vent. Maintenant, euh, il t'appelle euh... ouais, il t'appelle tout de suite, faut y aller tout de suite, Et des fois pour 2-3 jours. Euh... Justement, comment tu trouves ce système de 2-3 jours Moi, je trouve c'est pas euh, terrible hein. Toi tu trouves que c'est pas ouais. euh, Moi je moi je trouve c'est pas rentable hein. pour 2-3 jours. Euh... Si encore c'est pour une semaine ou même 3 euh, mois. Euh... Ouais, c'est mon avis. Moi, tu as plutôt pour les contrats long durée. Voilà, ouais, moi je préfère. Voilà, donc t'es plus à rester dans le même employeur. Voilà, ouais. C'est plus logique pour toi et ça devrait être comme ça. Voilà, non, ouais, on se voilà. trouve. D'accord, très bien. Frédéric euh... Vas-y, tu peux l'engueuler, si tu veux. Non, non mais euh, je... il <rire> y, y a des intérims aussi euh, qui font euh, justement le, les CDI, donc... Euh, voilà, ouais. Ils sont mis à, à la page aussi, donc... Euh... Après, je trouve qu'on a plus d'avantages en, en étant intérim par rapport aux pour la retraite et pour les voyages on va pas citer des, des noms mais moi je connais des personnes qui, qui partent en vacances grâce à l'intérim ils ont un pourcentage de que peut-être que les employeurs ou les usines ne, ne font pas dans leur, dans leur CE d'accord, tout à fait voilà, oui, en intérim nous avons aussi les frais de mission qui sont payés les congés payés en fait de mission donc tout ça ça rentre en compte tout ça c'est de l'avantage pour euh, l'ouvrier hein Euh, donc son contrat se termine on a forcément euh, tout qui est rentré dans l'ordre qui est payé, qu'on j'ai payé, etc je pense que dans, chaque, dans chaque mission, tout est réglé en fait, voilà euh, comment ça fonctionne au niveau de la retraite qui est au courant ça fonctionne au même principe oui. ça s'accumule pareil, ça change oui. pas ça bon. moi je trouve que au niveau le système d'intérim il est bien, il est pas bien euh, mon avis c'est que ça devient un peu trop la mode Voilà, les employeurs, c'est trop de facilité. Voilà, ça, c'est euh, mon avis à moi. Trop de facilité auprès des employeurs, c'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on va t'embaucher, demain, on va te dire, j'ai pas de travail, tu sors. et euh, Donc, ça, c'est pas très bon. Mettons-nous à la place d'un père de famille qui a des enfants, qui a une maison à gérer. Euh, c'est pas forcément évident. Pour quelqu'un qui vit chez les parents ou, euh, euh, qui, a, euh, ou euh, qui vit seul, euh, c'est moyen-moyen aussi mais bon ça passe mais vraiment pour euh, les pères de famille et tout cela dont je pense que c'est pas vraiment la porte de sortie euh, quand on te dit que tu dis tu t'inscris dans une boîte intérim certes on s'inscrit dans une boîte intérim mais comme elle disait euh, Nora tout à l'heure quand tu es au rsa que tu travailles euh, donc euh, sur un contrat de par exemple un mois euh, c'est pas vraiment rentable oui. euh, en fonction du revenu que tu vas toucher tu vas toucher beaucoup plus que ton RSA forcément un intérim avec l'effet de mission et, et tout ça et euh, ce qui est pas trop bon par rapport au RSA je pense aussi parce que euh, il y a eu des problèmes euh, sur ça il y a plus, plusieurs personnes qui ont été euh, le RSA a été supprimé ou diminué par rapport à ça parce qu'ils avaient justement travaillé euh, pendant un mois et que et au bout d'un mois il n'y avait plus de travail donc le gars il s'est retrouvé euh, sans travail le RSA il fonctionne trimestriel donc c'est Euh, c'est trimestriel, c'est 3 mois déclaration de 3 mois si euh, donc il faudrait que le gars il reste 3 mois encore sans travailler pour refaire sa demande de, euh, continuer euh, sa recherche euh. voilà c'est ce que je voulais préciser euh, c'est comme un contrat euh, en, en on, on vous propose un contrat, que soit en CDI ou en CDD un contrat mi-temps euh, à, à 400 euros par mois admettons, ce qui est pas vraiment valable pour une personne qui touche 400 euros de, de RMI de l'RSA pardon aussi voilà. cette personne va donc accumuler euh, les trois premiers mois les 400 euros de son RSA les 400 euros de son salaire mais en fin de compte euh, au bout des 3 mois il va toucher donc euh, ses 400 euros de salaire euh, ses allocations logement vont diminuer et euh, il n'y aura plus de RSA, il va diminuer également aussi même s'il est maintenu mais il risque de diminuer au final la personne va se retrouver exactement pareil et ne pourra faire aucun projet. On parle de la réinsertion. C'est un sujet qu'on va y revenir un peu plus tard dans les dans les émissions suivantes. Euh, voilà, c'était pour en parler puisqu'on se présentait par rapport à tout ça, on présentait Frédéric et il sur ses sur euh, le travail. Donc le travail, tu l'as connu, ça a été difficile oh, aussi. Oui. Aujourd'hui, tu ne travailles pas Non, non, je travaille pas et actuellement. Tu as l'intention de reprendre une activité professionnelle Oui. Ouais. Et, et toi, tu fais quoi comme démarche pour, pour, pour ouais, euh, pour pour Quelles euh, sont tes pas, démarches Pour l'instant, j'ai pas fait de démarche parce que bon il euh, n'y a pas longtemps, euh, j'ai été opérée. Il mmh. y a à peu près deux mois. Mais là, logiquement, je, je vais reprendre. Alors, soit je retourne dans la restauration ou je vais faire une formation. D'accord. Et toi, et toi Frédéric Et moi j'attends justement la... oui, me... le, le financement. D'accord, bon, et si le financement n'est pas accordé Il faudra attendre l'année prochaine. L'année prochaine, bon. Ça, ça compte de janvier à décembre Alors, pour avoir l'enveloppe. Comme je suis un animateur très curieux et gentil à la fois mais en même temps curieux, tu vas me parler de ta, de ta formation, Cano de la, la Gaucha. Mais nous on va savoir, si une formation, dans as ta... quel âge déjà euh, 40 ans. 40 ans, donc c'est une oui. formation adulte. Oui, une formation pour passer le le C'est le CACES, pour la CACES. Parce que voilà, il y en a donc. beaucoup euh, les qui utilisent euh, sans avoir le CACES. Le CACES, mais il faut il en il faut l'avoir donc euh, si on n'a pas ça, on peut pas travailler. D'accord. Donc une formation rémunérée, je sais voilà. pas. Adulte rémunéré. Euh Non non, c'est une formation euh Tu n'es pas rémunéré là, par le Conseil Général, il me semble, non Non, c'est eux qui paye payent les formateurs. D'accord. C'est eux qui payent, moi c'est euh... payant, et euh, j'ai pas des drifts. Euh... D'accord. Voilà. D'accord. Merci, on fait une petite pause musicale. Vous êtes toujours en direct avec euh, Ankita Hiratia 90.5 et 89.7 FM. Et on euh, vous souhaite une très bonne écoute en notre compagnie.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 De retour sur euh, Antjeta Iratia, 90.5, 89.7 FM, avec euh, Fabrice, Frédéric et Noura ici. Euh, nous sommes donc en direct. Et euh, donc, euh, Noura, qu'est-ce que tu aimerais voir paraître, par exemple, dans cette dans ces émissions suivantes Par exemple, est-ce que tu aimerais, euh, de quoi tu vois, aimerais parler bah, De l'emploi l'emploi ouais, ouais. ça sera un sujet ouais, donc ouais, on enta mais euh, qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure frédéric tu as des idées pour ces nouvelles émissions est ce que tu seras déjà présent dans les émissions futures okay est ce euh... que annonce nous, nous la couleur je, je l'espère j'espère ouais, je bon espère. Bah, on espère que tu seras parmi nous euh, pour ces émissions en tout cas on espère qu'il y aura aussi d'autres personnes je vous rappelle que vous pouvez quand même venir euh, nous euh, nous rejoindre euh, parmi mes équipes, l'équipe peut s'agrandir vous pouvez soit venir euh, carrément à la permanence du LRA centre social donc euh, qui a lieu le mardi en Daï mardi matin et le vendredi matin, voilà vous pouvez tout simplement nous contacter ici, même à la radio en chatte à Irakia Noura, euh, cette première impression pour cette première émission Ouais. <rire> ça va Ça va. Pas trop le track, tu craques Non non du tout du tout. Donc alors bon toi tu es de Bergerac. Oui. La difficulté donc pas d'ici et non. Euh, donc je confrera dans les émissions futures c'est sûr je t'appellerai euh, par téléphone si tu interagir interagir dans les émissions avec Frédéric et d'autres personnes qui seront là euh, okay. donc la prochaine fois ça se fera par téléphone. OK, voilà, pas de ça, les éditeurs. Euh voilà. Genèric, oui. Auscalo, ahí chori malo, al de tu neta, ora injandalo, ora in buscalo, auscalo. Misteri di dute, euden espiglius, arza i blus, conta catillus, argi villiadi, andate con luss. Roto todo euren espiluz artza i bluz conta ca piluz luz áuscalo gañan etzan la ume biluz i du marte coplasan pontu a catera horrela pasa Euh, peu de temps nous allons euh, rendre l'antenne si c'est bientôt terminé pour nous euh, on vous remercie on remercie bien sûr la coordonnatrice Danchetta Eratia et Cyber on remercie ici euh, ceux qui travaillent toute l'équipe ici Mickaël et toutes les tous les autres personnes qui sont ici à la radio euh, Frédéric euh, Noura qui ici présent aussi et oui, Fabrice et Fabrice aussi bien voilà. sûr votre animateur adoré voilà, voilà. Ah, ouais, est ça, ouais, ouais, tout à fait tu oui. es ton animateur ouais je l'aime bien <rire> c'est bien déjà bon point. Voilà. Alors, les émissions suivantes, on va parler un petit peu vite faire avant de se quitter. Euh, il nous reste quelques minutes, vite fait Frédéric. On va par on parlera donc du loge du, du logement. Oui. Cette fois-ci, on ça sera euh, vraiment localisé sur le logement. Donc on euh, tu aura quelques questions à poser. Voilà. Éventuellement sur euh, plus de logements pour les invalides. Voilà, les invalides euh, les personnes euh... Euh, invalide, euh, bon. voilà, un invalide de de handicapé. pas trop ce mot mais on va dire handicapé. Voilà, invalidé, ouais, handicapé, va, ouais. invalide. On le sur logement, le, logement euh, les bars et tout ce qui a quoi dans, ouais, le, les, dans le logement, je parle les équipements même du bois ouais. intérieur par voilà, voilà. le genre. Ceci pour le, des HLM donc voilà. Donc ouais. on sera certainement en contact si euh, bien sûr si on, on le peut avec les constructions construction. dans des zones inondables surtout en ce moment. Ouais. D accord et va euh, ouais, passer euh, par rapport aussi les les logements alternatifs comme euh, en Hollande ou dans d'autres pays euh, style yourt et hangar d'accord par rapport à... d accord. D accord. Ça fait donc tout ça ce sont des questions euh, que j'aimerais parler euh... des sujets qui' aimerais parler ouais. un petit peu mettre un peu à l'avant la, donc tout ça ça sera dans la prochaine on va dire dans la prochaine émission e euh, voilà toi Noura noura'aimerais oui. mettre quoi en avant le travail, bon, tu, le travail tu nous as dit un euh, non je travaille pas non tu voulais parler du travail oui, oui, oui tout à fait emploi ouais d'accord fait donc on parlera donc certainement du relogement essentiellement du travail aussi voilà euh, moi j'aurais aimé parler après par la suite sur la commune'nda bien sûr avoir des professionnels qui euh, si vous nous écoutez bien sûr des professionnels sur le projet de la construction, des HLM, des appartements sociaux sur Handaï, la construction de la voirie, bien sûr, sur Handaï, je voudrais, euh, on aura forcément quelqu'un au bout du fil qui nous expliquera et j'espère s'exprimera par rapport à tout cela. En tout cas, en compte sur vous, hein, qui travaillent, euh, les employés de la mairie, tout ça, qui travaillent sur ces projets. J'espère qu'on aura euh, des professionnels en ligne. Voilà, c'était l'appui que je voulais mettre. J'espère. Nous, on est handaïés et on veut avoir des réponses à les questions que les endalliers se posent aujourd'hui ce sont donc cela on vous remercie, on vous souhaite une très bonne après-midi à tous et euh, bonne journée merci Frédéric, merci Noura et à bientôt à la prochaine émission donc. Vera verança sinya que, que Fins